« Peut-être. Mais M. Cruchot m'a dit qu'il avait acheté froid fonds il y a deux ans. Ça l'aura gêné. » Genie, ne comprenant plus rien à la fortune de son père, en resta là de ses calculs.